Du lit, dans une chemise de draad, juste au-dessous d'un crucifix, dans une chemise de draad, petite fille, encore hier. Et j'entendais chanter des voix C'était des voix très ordinaires Elles avaient même fait l'accent L'accent des chansons de ma mère C'était des voix Chantaient leur chagrin d'enfant sur des violences imaginaires, c'était des voix dans. Je ne mens plus dans mes prières. Je ne fais plus le signe de croix. Maar comme si c'était hier, j'entends toujours chanter mes voegen. Ce sont des chansons de ma mère Ce sont des voix d'enfants Mais des enfants bien ordinaires Qui chantaient leurs chagrin d'enfant Sur des violences imaginaires Ce sont des voix d'enfants Tout un régiment qui passe De chagrin et de feu de joie C'était des voix très ordinaires Elles avaient même un peu l'accent L'accent des chansons de ma mère C'était des voix d'enfants Door de violons, imagineren,